Je me tire, me demande pas pourquoi j suis parti sans motif. Parfois je sens mon c œ u r qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m a t r i s t e Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais q u y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais j veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je s e r a i pas le suspect. Après, j vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. J'me tire, d e m a n d e pas pourquoi j e s u i s p a r t i sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit.、Si, c'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir moi. d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait c l i c h é de d i r e qu'on est pris pour s i Si j reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop d mots de tête. La vérité, c'est que j m'auto-déteste. Faut que j préserve tout c qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que j suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me q u i e n t a i m e s malgré ta couleur é b è n e Je me tire dans un endroit où je serais pas l suspect. Après, j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin d prendre le mic. Un endroit où tout le monde s e n t a p e de ma life. J'me tire, ne me demande pas pourquoi j'suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit.、Si, c'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, l o i n d'ici.、Si. Pour garder le sourire, je me d i s c e s t qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait p i c h é de dire qu'on est prêt. ピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピューピュ フッキーシェッティカーのプレープもロスイー